subihillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa wa barakatuh ci turam ak ci santam na tay ñëwaat na ci def di ko Euh, y continue thème, euh, la violence conjugale. Comme nous en a dit, euh, euh, euh, de violence je dit, eu euh, y a eu de violence je dit, pour moi, violence euh, euh, violence psychologique et morale violence financière violence sexuelle ba la même violence administrative tay di euh ñi même forme de violence yoyu xam na né moy dal ci jigen ki mo tamit moy dal ci gor ni mais tay dañuy jël accès waxtan ci numuy dalé ko gor ki aussi lay andi ci ko Et c'est que nous développer, euh, une violence conjugale. Comme nous passé, violence est le Euh, les femmes sont les plus victimes. Mais aussi, il n'en demeure pas moins qu'il y a une existence de violence chez les hommes. e di que c'est presque les mêmes formes de violence hein? violence yi am euh ce que djigenki pratiquement ce sont les mêmes que ko gorxi mom lay ressentir mais juste dire que ce sont les contextes qui diffèrent parce que euh, suñé si gor ak djigen tamprément les bokk euh suñu jélé exemple violence physique euh pour gorni ñoo xamné né ñom lay dal Euh, l'homme subit la violence physique, mais, euh, comportement qui am, oui. euh, euh, euh, euh, il est, tout calme, il est silencieux parce que années, euh, si oui. est euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, que euh, euh, l'homme doit toujours dominer. L'homme est le puissant. L'homme est, c'est la virilité. Moi, ta, la plupart des hommes qui subissent les violences physiques, ils sont calmes, ils sont silencieux. Lolo Day silence, Lulu à la conjointe commence à, à s'imposer. C'est-à-dire euh, des de qui Loulou, euh, d ailleurs, d ailleurs, beaucoup Déjà, premièrement, vivre euh, violence physique. directement si autre forme de violence. Si euh, la violence verbale et les menaces, Parce que... Euh, ku gork ko xamne ne jabaaji mi nga tam diko do jabaaji mi nga tam diko gajji gabaaji mi diko xossi say wax yu ndaw diko won ay doole parce que ku gorki dafa faible legui dede bu ku gorki bi si afa mu koy doorku jigenki si ay wax la kay waxe si ay wax yu ñak fayda la kay wax di saga borom këram diko yuuxu diko wonne man may jigen bi voilà falew mala falew mu si day day plonge directement sur autres formes de violence, boudoir la violence verbale et aussi les menaces. L'homme subit en même temps donc ces trois formes de violence, mauvaise violence physique, mais mon souffre qu'elle ne monte le monte le coup gros qui dit que sur quoi il est de l'un violence physique, des plonge en même temps sur la violence dans euh, la qui est verbale avec euh, violence euh, due à des menaces. ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de la violence physique à mou, parce que je veux dire que la plupart des femmes sont victimes mais elles sont victimes mais elles ne sont pas victimes parce que ce sont des hommes virils et tout euh, mais c'est une société sénégalaise il y a une association des marées battues, Charles Foster qui est dirigée c'est ce que j'ai vu l'existence violence euh, physique qui est en e euh, gorni euh, euh, euh, euh, depuis existence euh, association des Sénégal Charles Foster, mais si, euh, euh, de plus en plus association déjà de la femme le fête des on voit la plupart ay euh, battu euh, des hommes victimes de violence conjugales, de wakh ils n'ont pas l'habitude de fêter ces choses parce que sen jabar dañ leen Donc ça veut dire que ce contexte euh, sénégalais-biafrékan euh, ça existe de plus en plus et, ces associations qui permettent à ces hommes que je disais tantôt, euh, ils sont silencieux, voilà, d'ailleurs nos opinions, nous permettent, nous sortir de leur coquille. Donc juste pour dire que voilà, ça permet euh, à ces hommes. De, de pouvoir sortir et de montrer que vraiment il existe euh, la violence physique, la violence conjugale au sein du couple. subir. e suñu djugé ci forme de violence physique bo xamné né ku gor ki mom mo kay yek euh forme de violence bo xamné né euh bi abus financier ça veut dire moy violence financière bu ñu waxon ci forme de violence financière Maybe cest euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, parce que la plupart euh, au sein de la famille, euh, euh, euh, euh, euh, euh, situation financière euh, euh, euh, Faut fouler des nigths c'est financier. Suigne je donne des exemples. Il y a des de bien le coup des des de Les familles les plus aisées, des fois ceci... il, y a des bas, desلكels... il fait fait de carte bancaire ou des colis voilà des des fraude des trucs comme ça tant mieux abus financier aussi ça touche c'est une forme de violence motu douu réclame héritage surtout ça c'est ménage non doy nek ci keur du jour du jour c'est juste pour réclamer l'héritage yow ce djikeur du deewagum sax excusez-moi du terme ce djikeur du deewagum sax yow ngay commencer à réclamer nan a man de mafi am dom yu goor euh tayji ce mu djikeur su jennu aduna part héritage bu des trucs comme ça te lolu ci est en train d'orienter ton mari à voilà à à mettre l'héritage sur une partie Tamit euh, amna lo de lo yo euh, euh, mo y, mo y Sa, mythe, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Tous ces abus financiers sont la plupart accompagnés de chantage et de menaces. Le tamit des toucher tamit, il y a une forme de violence. D'autant plus que les, les violences physiques touchent les autres formes de violence, à savoir les violences verbales et les menaces. Les abus financiers aussi, il y a aussi d'autres formes de violence parce que le chantage les donne tamit avec, euh, avec menace. <muches> formes de violence, on ramène même la à savoir euh, violence physique, et, euh, abus financiers. Mais de des et, euh, rencontré, des violences conjugales. Ils disent que euh, en termes de violence, de attaque psychologique. Les attaques psychologiques sont une forme de violence conjugale mais qui touche les violences psychologiques. Gourni, si si victimes de violences psychologiques, ils disent que voilà, voilà. tu ne tu ne seras rien tu n'es pas viril dans gour de, de, de, de, de, de, de psychologiquement il il devient voilà un homme qui ne sert à rien parce que gour n'a pas virilité euh, nga c'est rien la c'est la plupart des hommes Ils sont toujours avec les femmes quoi la plupart sont victimes des attaques psychologiques voilà Conséquences de la société, Mais surtout société. Je donne un exemple conséquence, c'est bien film que le film de la Madrasta, la belle-mère de Toudou. Mais il y a un des acteurs dans le film qui a subi des états psychologiques. M. Toudou Dimitri, je pense. Mom surnam diaba ramniu amonié film là euh parce qu'à après lui amadène diaba niop pour des rien voilà tu n'es pas viril voilà des trucs comme ça bah à la fin euh, en fin de compte il est devenu un délinquant la plupart des acteurs ce film moins parce que Lol mo le mom mi ngi fort intérieur mi ngi société. société si exemple bobu ku nek nek nek di di voilà d'violence et de gêne de deflo c'est juste que parce que lo xamné ne meun ko won wax ci bir sayam lo ne mi ngui kay à travers les états psychologiques lolou au niveau externe lolou lay dem di woné donc conséquences ça touche la société la plupart des hommes qui sont délinquants la plupart des hommes qui sont vraiment des hommes qui qui qui qui qui qui, qui, qui frappent même leurs femmes c'est à travers euh, ces attaques euh, psychologiques jamil youm this day of rejoicing this day of peace did only you make for those who believe akbar si sama violence yi dalnu sont plus axés sur ces trois formes de violence, à savoir les violences physiques, les abus financiers et les attaques psychologiques. Et juste ajouter que, comme nous m'avons dit, on rappeler que toutes ces formes de violence, d'ailleurs, touchent à milliers autre forme de violence, à savoir les menaces verbales. Parce que l'autre, moi, donne, euh, un point de liaison pour permettre une forme de violence sur ou, mais juste aussi essayer de de un tout petit peu euh, toucher euh côté islam sunna je pense que le islam war ci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 wala voilà. jigen su deme na xamné ne sey moko fa yobou n n est... la am na tarbiou na chamou yalla parce que sey chamou donc je pense que islam tamit xamna hay ham nene bari yo xamné ne mi nako jigen tamit suñ né su féké islam dem na béné gor do je pense que jigen bo nene ne c'est la sensibilité en tant que tante tamit euh jigen tamit douseuh jigen tamit day wañi batam jigen tamit dafa wax xamné sey rek la wara def diamou yalla jigen ëpp na muy tour tor jikërëm ëpp na muy attaqué jikërëm ëpp na violence conjugale amna tek guurxi la daal man yaakar na né euh loolu trop suñu démé ba Sénégal ay association des mari battu Je pense que le de de le c'est ce pour situation que tu gagnes comme on parce que nous, ce qu on parce que les Am not the de mais de violence Euh, pourtant que, y a ri, euh, euh, bien, de en France, parce que, voilà, arabe, <laughs> euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, En France, c'est le meilleur d'entre vous et celui qui se comporte le mieux envers son épouse. Et je pense que c'est meilleur, la meilleure d'entre nous, les femmes. C'est celle qui se comporte le mieux envers son mari. C'est juste pour dire que côté euh, contextible. côté islam, je je pense que violence conjugale muna euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, culture, l'ouard, accepte notre religion, l'ouard, accepte notre tradition, l'ouard. Je pense que ce sera tout ce que nous nous avons. Inch'Allah, le Rabbi, on fera tout pour sensibiliser les deux parties, les deux parties, les deux parties, pour violer la sponge, les parce que non seulement euh day gañ société bi day gañ ko gooré gañ ko jigénké mais surtout tamit dé lay ñambot bi sa ñambot moy avenir leuk euh alhamdoulillah alamin bañu terminé ci diam bi di sen contribution di sen question di sen réponse di wax tamit oustasi nañ ci duggu pok dina hadith agu ñu permettre ñun ñu mëna orienter islam tamit comme que dañu nekk ci groupe sopay dabax tamit té néneñ lu mënon lu mësa xaw ci euh bi sénégal ñëpp central dañu doon dem suñu mam dabax euh tamit nañu mam dabax Ni na donontata nië na yi doon na wax puminunu ngna japus yu say isya ala bi kom sa di dox si yo yo kam na yo ya rafet la yoyon buba donku am di labit amin mang xa sen konbisyon yen y pujre nga jf